Toi donc, reconaîtra donc Que j'ai obtenu ta faveur Moi et ton peuple Ne serest pas au fait que tu marchiras Avec nous et que nous serons Distingués, moi et ton peuple De tout le peuple Qui sont à la souffade de la terre Si tu ne marches pas Toi même avec moi Ne me laisses Pas monter d'ici Si tu ne marches pas Toi même avec Ne me laisse pas monter d'ici tu ne marches pas toi-même avec moi Ne me laisse pas monter d'ici Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Dieu a besoin des vrais adorateurs, de gens qui viennent à sa présence pour admirer le Père. va monter d'ici. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur est de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Mes amis, ne faites rien sans l'autorisation divine car sans lui nous ne pouvons rien tous ceux qui sont conduits par le saint esprit sont appelés fils de dieu si tu ne marches pas toi même avec moi ne me laisse pas monter d'ici. Si tu ne marches pas toi même avec moi ne me laisse pas monter d'ici.